Chers éditeurs, bonjour Aujourd'hui nous sommes le 27 février 2015 et nous fêtons les honorines. Il est vrai que vous n'aurez pas beaucoup d'occasion de dire bonne fête aujourd'hui. Profitez-en donc pour rendre hommage à cette martyre du pays de Caux jetée dans la Seine en 876 en rebaptisant votre poisson rouge, Polisson, par son prénom. Bref, le 27 février 1823 a changé la face du monde car c'est ce jour-là que... Dans le département des Côtes du Nord, dans la ville de Triguier, Ernest Renan poussa son premier cri dans les bras de sa maman, épuisé après avoir expulsé son pensionnaire de 9 mois et permettant ainsi de beaux jours à l'économie tunisienne. Alors, que se serait-il passé si ce bébé n'avait jamais vu le jour Il est certain qu'il n'aurait jamais été au séminaire et jamais il ne se serait posé des questions sur le sens de la vie. Jamais il n'aurait supposé la religion catholique comme un fait et jamais cette idée ne se serait répandue à travers le monde. Nous serions alors tous aujourd'hui encore baptisés à trois jours, les curés seraient tous en soutane, nous bénirions nos repas avant de les manger, les femmes porteraient toujours la coiffe, mais pire que tout, nous ne coucherions pas avant le mariage Ceci entraînerait une chute des naissances extraordinaire, qui emporterait avec elle un accroissement naturel négatif et donc un système des retraites branlant et donc une pauvreté sénile interdisant les loisirs, y compris les voyages en pays francophones vivant essentiellement du tourisme comme la Tunisie. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle Uchronique. Que se serait-il passé 1 de mars